Bonjour, je peux vous aider Oui, je cherche une cravate pour mon mari. Une cravate Alors, suivez-moi. Voilà, nous avons de très nombreux modèles. Euh, ce serait pour quelle occasion Pour son travail. Il est ingénieur en agronomie. Et vous cherchez un coloris particulier Jusqu'à maintenant, il mettait toujours des cravates marrons. Mais je voudrais lui offrir quelque chose qui fait plus jeune. J'ai ça, avec des rayures J'aime bien celle-ci. Elle est à combien 140 euros. 140 C'est beaucoup trop. C'est de la soie japonaise, un tissu très rare. Vous voudriez mettre combien Pas plus de 30 euros. 30 euros euh, Alors j'ai ce modèle en laine. Elle est magnifique. C'est exactement ce qu'il lui faut. J'ai aussi ça. Vous l'avez en plus clair Attendez, euh, Voilà. Oh, c'est superbe, je vais prendre les deux.